بسم الله الرحمن الرحيم طيب في باب الماضي كملنا باب ما جاءها في السحر طيب عندك ما يثبر مبيقات ترى اليوم الستف اتولي اتولي بمزاح نعم احسنت وكما ذكرنا دي سبع الموبقات انما يكون الشرك دو دو كفر وشركان الشرك والسحر منها غصب دو شيخ اي دو كوفه اا بص هو اللي كان هو حلال طيب ندخل في باب جديد وهو الان بيان شيء من انواع السحر طيب بعد ما ذكر حكم السحر الان يبين انواع بعض بعض انواع لان السحر انواع كثيره السحر ينقسمان في الى deux fondements اساسيان وهما الشرك الحقيقي والسحر ديش و السحر الحقيقي و السحر التخييلي في دو principaux celui qui est le sihr concret et celui qui est fictif et là le hukm du kofru bishirk ijmaan sa celui du sihr haqiqi c'est sur le auteur يعني vise نص chapitre en ce chapitre wal takhyili on va expliquer ce sont des يعني de lusionisme il y a pas il y a pas de chef derrière il y a pas de chef il y a pas de fondateur c'est juste des herraques rapides des tromperies ne صاحبه فاسق لانه يتشبه بالساحر الحقيقي سجوه حرام بيان سيون سر اللي كيدير سلا صح هو مش هوك من الساحر اللي في دو سير حقيقي يقول قال احمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان عن علا حدثنا قطن ابن كبيسه عن نبيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذن العيافه وال والترك والتيره من الجبت وين اجيpt وك النبي صلى الله عليه وسلم الذي العيافه وبكسبيكي والتركه والتياره sont partie de là d'Égypte et dans le abo précédent كيف تفسر اجيpt السحر يبنون اجيpt وتاروت فسيربينو والسحر donc sous forme de sorcellerie يقور في شحن كلمات العيافه اي ذاجر الطير التفاؤل بيسمائها وصواتها وممارها العيافه اسقوا سي لو فات دا هو دو فا در مويزوغور موي بريزاج بار لي زوازو مثلا دولستاشكو جو فرنسي وصل الملح On dit un oiseau de malheur. Un oiseau, c'est-à-dire que si il vient, il porte malheur. Et ça vient de cette le corbeau où si un hibou passe ma salade la nuit à à quand on dit, ululé, ou ululé, ou, on dit le hibou. bon bref, c'est un mot dans ce sens-là. Que ça porte malheur à la personne. C'est un signe de, de présage. Donc si un oiseau, il passe, بذي بذيزاج وانسلسلسل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من 1 السلامة بيعيافة وهذا النوع من السحر يقولون qu'aujourd'hui ça existe خنفكورو الترك و الخط يخوت بالرمل و الدرب بالحصى الستحر و الكشف عن المغيبات Donc le talk, c'est les lignes qu'on fait dans le sable. D'accord Ou alors, des jets de cailloux. Et ça, c'est une chose, on m'a dit, qui est répandue au Maroc. Les gens sont à la plage. En disant, ils prévoient l'avenir. Ils ont des roues tout dans le sable. Ouais, rien de vrai, les gars. Ça en donnant également le, le, le mythe de la boule de cristal... Ok, ça rentre dedans. Tu vois Les osulats aussi, il y a des trucs avec des osulats qui se font. Oh, ok. Tout ça pour pouvoir donner les choses à l'invisible. Il y a aussi ce qu'on appelle le spiritisme. C'est vrai Oui. C'est vrai qu'il y okay. a des choses à l'invisible. Ouais. Tiara. Il y a ta sha'oum. Bi... La tiyara, c'est le fait de faire un mauvais présage pour une chose que tu aurais vue ou entendue. Il y a aussi la tiyara. Bien que la tiyara, le asle, c'est la tiyara. C'est-à-dire qu'en fait, les Arabes, avant, lorsqu'ils voulaient entreprendre un voyage ou quelque chose, ils envoyaient des oiseaux. Si l'oiseau allait à droite, c'était bon signe. S'il allait à gauche, c'était mauvais signe. Ou même s'il ne l'en voyait pas, s'il voyait un oiseau. Partir à droite ou à gauche, voilà. C'est comme nous aujourd'hui, la Saline, les gens disent, tu as vu un chat noir, ça porte malheur. Elle tire. Tu passes sous une échelle, ça porte malheur. Elle tire. Tu as cassé un miroir, 7 ans de malheur ou 9 ans de malheur, elle tire. Si tu es levé du pied gauche, elle tire. Le ventre du 13, elle tire. C'est tout ça, c'est tout ça. crochets comme ça qu'ils ont de vos présages leur كله باطل كله باطل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا من سوءاتك اسكو با الله nous a prescrit la nousa destinée وين نفسه الله بيدور فلاكشف لا له له وجرده بخير فلا راد لفضله يصيب بهم من يشاء من عباده هو الغفور الرحيم فشاء الله تتنامل n'importe l'auteur par lui, et si tu veux un bien, on le repoussa par lui, et il en a tant qu'il y avait de ses serviteurs. Donc toutes ces choses-là, c'est à balayer. Il n'y a aucun osl. C'est que des superstitions du de shirkiyat. Et ça rentre dans le sikhl. Il a dit dans le char de l'Ijmali, « Quand les musulmans ont eu l'islam à la janeb kabir, de l'adat et de l'jahiriya, المترسبه من بالم... من الماضي في اذهانهم شرع الاسلام في تطهيرهم من تلك الخرافات التي لا تستند الى دليل شرعي ولا حجه عقليه سليمه ولا تجربه صادقه مشاهده وكلا دي المسلمون ودب الاسلام avait encore en eux justement des choses qui étaient liées aux coutumes ancestrales تجدها في الرات Donc l'islam est venu pour faire ensemble dépurer tout ça, purifier tout cela. Enlever tout ça de la tête des gens. Par milieu les superstitions, les mythes qui ne font pas dessus aucune preuve. Ni rationnel et ni expérimenté. Il y a rien qui apparente cela. Oh, il y a rien. Tu peux prendre des chaises, tu marches dessus 10 fois, 20 fois, il va arriver. C'est si ça une chose. Si c'est le taire arriver, c'est pas lié à des chaises. tout comme tu aurais pu passer ailleurs, et glisser et tomber de faire mal. Ce n'est pas le délai des chaînes. Tu peux te lever du pied gauche, du pied droit, ça ne change rien. Tu peux tomber de ton lit la tête la première. Ça, je, je pense que ta journée aujourd'hui, ça ne peut pas être une bonne journée. Là, il n'y a rien de tout ça. Ah, ça fait mal. Mais après, la journée peut s'améliorer par la suite. Tu es tombé de ton lit, tu t'es fait mal. On va dire, bon, tu as mal débuter la, la journée. Mais après, la journée, macha Allah, ça améliorer. Tout comme tu peux avoir une, une, une journée au début, tout va bien l'après-midi, ça s'améliorer. Ça se change et tu n'arrives que des catastrophes. Tu n'as pas fait tes askars ou quoi et tu n'arrives que des masahides. Ce n'est pas lié aux harakats du matin. C'est une chose qu'il y a de ta connaissance. Non. Donc il dit, il une des choses également qu'il dit qui ont été constatées. Donc il n'y a rien qui, la, la raison, ne l'appuie pas. La tajiriba, c'est le fait d'avoir essayé la chose. Ne l'appuie pas. Bouchahada, le, le constat, ne l'appuie pas. Il n'y a rien qui appuie cela. Ça arrive à une personne, on fait un hokm à l'âme. On dit ça. Un tel, ça devait lui arriver. Échelle ou pas échelle, ébou ou pas ébou, pied gauche ou pas pied gauche, ça devait lui arriver cette chose-là. C'est pas lié à cette chose-là. Et de ce qui est l'arrivée, qui est la taille, et qui est la taille, et qui est la taille, et qui est la taille, et qui est la taille, et qui est la taille, et qui est la taille, et qui est la taille, وبول خط في رمل ورميل الحصى والحصى الوصول للسحر وكشف المغيبات اي قام بي له شوف لنا حديث اقا وتيرانه يتشاء ويمكن بينا النبي صلى الله عليه وسلم نها عاديه الثلاث من السحر وقد تكرر عند المسلمين بادله الشرعيه ان التعاطي السحر وتعلمه وتعلمه وتعلمه وتعليمه حرام يَدِيْمْ إِجْتِنَابُهُ وَتَبَرَأُوا مِنْهُمْ وَمِنْ أَهْلِهِ Donc, le nabi sallallahu alayhi wa sallam a bien clarifié ces trois choses-là. اَيَعْفَهُ وَتَرْقُ وَتِيَرَهُ مِنَ السِّحَرُ Et c'est du bâtin. Et les muslims ont su par d'autres preuves que celui qui s'adonne au sikhr, cela ne l'est pas permis ni pratique, ni enseignement, ni apprentissage. Il doit s'en écarter ايه هم ديزاوعوا ainsi que de ces adeptes لكل الفوائد بين ثلاثه من انواع السحر وهي العيافه والترك والطياره ثانيا تحريم السحر يأخذ مناسبه الحديث الباب حديث دل الحديث حيث وافدل الحديث لنا العيافه والترك والطياره من السحر الحديث هذيك ستر حاجه لا هم دي سحر et dans le bref précédent on a pris quel était le jugement des sorciers. Il dit Wah ibn Abbas radhiya Allahu anhu. Il a dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتب س شعبة من النجوم فقد كتب س شعبة من السحر، زاد ما زاد. عَرَوَاهُ عَبُودَاهُونَ وَإِسْنَادُهُ سَخِيَحَ Donc il dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam que celui qui aura appris une branche de l'astrologie aura appris une branche du Sihra et là on parle bien d'astrologie non pas d'astronomie astrologie يقولون في شكل كلمات مَنِكْتَبَسَا ايْ تَعَلَّمَا وَأَخَذَا لفات دابع أفراد لفات دابع أفراد شُعْبَمَنَ النُّجُوم ايْ قِسْمِنْ حُلُومَ النُّجُوم celui qui a appris une branche de l'astronomie ce qui est lié aux constellations comme ce qu'on voit aujourd'hui les signes du Zodiac ou chron... euh, tu vois dans les journaux les chroniques astrologiques Avec les signes par rapport à ta date de naissance, est-ce que l'étoile tu es née ou à Kaza Que ce soit les signes astrologiques euh, comme on les connaît, là, ou ceux des Chinois, ou ceux de Kaza et de Kaza, tout c'est pareil. Les étoiles, les astres, les constellations n'ont aucune part sur le cours de la vie. On a déjà fait un hadith. Un al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, salleh ma'a sahaba fil kudaibiyya, barde laylatin ma'atirah. ثم بعد ان صرفه وقال هل تدعون مع زكريا ربكم قولوا الله ورسوله اعلم قال قر رب و قر ربكم إن من, ان من عبادي من اصبح كافرا بي ومؤمنا بالكوكب ومنهم من اصبح مؤمنا بي وكافرا بالكوكب فما من قول بطيرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي وكافر بالكوكب وَمَّا مَنْ قَالَ مُتِرْنَا بِفَمْ نَوْ كَذَا وَكَذَا فَادَ كَافِرُمْ بِي وَبُبُبِنُمْ بِكَوْكَنْ Qu'après une nuit pluvieuse, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait salat al-soumah. Il s'en tournait vers les sahabahs et leur a dit, savez-vous ce que notre Seigneur a dit Ils ont dit à oh Allah et son messager sont plus savants. Il a dit parmi mes serviteurs, certains sont devenus ce matin croyant en moi et mécréant envers les astres. Et d'autres sont venus... mes créants ont mis cru en moi et ont cru en les astres. Ceux qui ont dit que la pluie est tombée par la grâce de Allah et de sa Mésaricorde, ceux-là ont cru en moi et ont mis cru en, euh, en les astres. Ceux qui ont dit que c'est grâce à la planète, constellation, ou planète ou astre, un tel et un tel que la pluie est venue, celui-là a mis cru en moi et a cru en les astres. Et cela va venir que « Mon atakahinen fahsallahu maturatsalatu arba'in yomah وَمَنْ صَدَّقَهُ فَكَدْ كَفَرَ بِمَعْنْزِلَى الْمُحَمَّدِ سَلَا بَنِيْا إِنْشَاءَ اللَّهِ فَنَا لَيْا أَبَوَبُ كِيَا سَتَعَسِي donc on n'a pas le droit de les croire c'est celui qui croit ces gens là créance, il a mis croyance qu'il est censé sur Mohamed ni croire et ni aller regarder si tu vas regarder ta salade pendant 40 jours elle est baratilla il dit Choabba bin al-nujum ta, Choabba bin al-sihr, ay kism min al-sihr, branche de la sorcellerie. On a dit la sorcellerie la branche. Zada ma zada, ay koulla ma zada ta'allamuhu min ilm al-nujum, zadata 'ala bud al-sihr. Il y a plus en apprendre cette astronomie, euh, astrologie et plus ça va pousser dans le dans le cercle, va s'approfondir. يقول في الشرح الاجمالي لما كان غيبه من الاشياء التي استأثر الله بها ابطل النبي صلى الله عليه وسلم كل محاوله للاستكشاف والاطلاع على اسراره ومن ذلك التنجيم التنجيم فن ومن ذلك التنجيم الذي هو الاستدلال بالاحوال الفلكيه على الحوادث الارضيه وقد بين صلى الله عليه وسلم ان التعلم هذا ضرب هذا ضرب من السحر وانه كل ما اكثر الانسان منه فزاد اكثر من السحر دونك لو العين du raib chose invisible des choses, sont des choses qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala دونك النبي de l'anbi salla Allahu alayhi wa sallam a bien informé que toute personne qui est en train de vouloir connaître quelque chose de cela d'accord comme par exemple par l'astrologie et autre et par les mouvement céleste, les constellations et autres, et que cela influe sur le cours de la vie et le cours de la création sur Terre, que cela est une branche de la sorcellerie. Et plus il va apprendre de cette astrologie, et plus on va dire qu'il aura appris une branche de la sorcellerie. Donc l'astrologue, c'est un sahir. Et c'est un tarot. Il y a le noud d'a'a. ماذا؟ انا باين ايه اللي ملغي؟ صعب تاخد واساب دجل فوائد بيان ان علم التنجيم من انواع السحر دوكس سي... ست استرولوجي لا سيانس دي زاستر cela est de سحر وان السحر يتجزا كل سحر ça divise en catégorie munasabat al-hadith al-bab ce hadith indique que la science de l'astrologie cela est du sihr wal munasabat al-hadith al-tawhid le rapport du hadith par rapport au tawhid حيث udal al-hadith ala al-an-ilm al-tawhid al-tawhid al-tawhid வகர ouغيéré non là il est admis ma tout est toutes les choses qui ne sont pas connues les découvertes les explorations basées sur des choses concrètes ça ça n'est pas dedans par exemple euh le circuit estique chef l'espace c'est la découverte de l'espace car déjà on étudie les planètes quoi on te dit la lune on te dit mars le soleil pas mieux certains qui disent n'importe quoi Et je pense qu'on dit n'importe quoi pour gars les gens et d'autres qui vraiment ça veulent comprendre Mais il le faut des choses concrètes Ah c'est pas le mouvement de la Terre veut dire quoi que ce soit parce que c'est une chose sur Terre là Tu te rappelles par exemple la Terre elle perde tant de kilomètres de nous telle planète, mais c'est l'air, il n'y a pas d'oxygène. Telle planète, euh, son orbite est casa, et casa, et casa. Ils peuvent avoir raison, ils peuvent avoir tort. Parce que pourquoi Ils se sont arrivés à dire que le soleil est, est fixe et c'est la Terre qui tombe ton soleil. Donc ils ont dit n'importe quoi. Et, euh... donc ça, ça ne rentre pas dedans. Ou la météo également. Ça ne rentre pas dedans. Car ça, en fait, c'est une science réelle Et lui ne connaît pas de l'invisible, c'est juste qu'il voit la chose plus loin que toi. Il voit la chose plus loin que toi, c'est tout. Mais avant que la chose n'arrive, il ne peut pas le savoir. C'est juste comme si toi, tu étais, on a expliqué l'exemple la dernière fois, toi, tu es en bas d'une maison, tu regardes, tu ne vois rien. Quelqu'un monte en haut, il regarde, il va voir plus loin que toi. Est-ce qu'il ne connaît le rêve, lui Là, juste, il a des moyens pour voir mieux que toi. Mais c'est ça qu'ils ont. La météo, c'est une science. Oh là qui elle arrive à voir un peu plus loin, qu'est-ce qui arrive Et des fois ils se trompent même. Tu as des fois il dit qu'elle pleut, elle a puis hop, elle la fait tourner ailleurs. Le vent divant, hop, ça va ailleurs. Tel il y a une il y a une topette qui va arriver, hop, elle va ailleurs. Mais le pas monter. Ils ont vu des choses qui amènent à se dire que la tempête elle arrive, on voit que ça se un front sombre, un cyclon qui commence à tourner. Tu vois la pression euh météorologique là, la, la pression tout ça là, ils voient C'est des choses concrètes. Ce n'est pas basé sur les... Donc ça, ça ne rentre pas dans l'humul le... Rehib. Quel exemple on a donné également On a dit que l'humul le... Rehib, il est d'une sorte. Mutlak wa Nisbi. Mutlak, c'est celui qui est propre à Allah. Tu ne peux rien savoir. Nisbi, c'est celui qui est propre à quelqu'un et non à un autre. Quelqu'un veut savoir une chose, l'autre ne saura pas. Celui qui est dehors, il peut se passer dehors. Toi, tu ne vois pas. Pour toi, c'est Rehib Nisbi. Pour lui, c'est Haqiri. On avait cité l'exemple de... Le fœtus dans le ventre de la mer, avec l'échographie. Toi, si demain je te dis à quoi dans le ventre de ta femme, tu pourras toucher ce que tu sais pas. Le top-bim, avec l'appareil, il va te dire c'est un garçon, c'est une fille. Et en plus, il peut, trom il peut se tromper. Quand même, en plus. Mais lui, est-ce qu'il connaît la règle Non, parce qu'il a un appareil qui lui permet de voir. Toi, tu le vois pas, c'est tout. C'est tout. Comme les radios. J'ai mal à la jambe, je ne sais pas ce que j'ai. Les radios, t'as le tibia, il est fêlé. Fracture. comme ça. C'est rému le même ça Non, il y en a pas un qui te qui peut voir ce qui se passe là. Et tu as des gens auront être touchés. Vous allez va en touchant, il touche, il dit ah. Là là, tu as peut-être le cheux, c'est cassé ou c'est ça, ça en touchant. Donc il faut bien différencier les choses. Ça a été connu par la tajriba par le mushahada et par le akl contrairement à ce menu tout à l'heure. Le tiara, yafa, tu sais, c'est pas sur aucun des trois. Le akl en pas dedans. La تجربة l'expérience, on a rien prouvé, le constat, Casa a des rien. Ouais. La crise, je coûte topal maintenant, si. Comme le médicalement, celui qui prend une coque qui fait une cause, quand on a pas fait une, il y a pas eu de تجربة, c'est pas lié à la maladie. Rien, il aura faire ce beurre qui n'est pas que qui est autre que Allah le rafa, le rafa du chef. Même même la même طريقة, c'est pareil. Il faut qu'il y a, faut que c'était testé. Donc c'était constaté. Et de façon fiable. Non. Ça devient le comment maintenant les gens ils disent comment il y a il y a le comment que tu prends maintenant la marque Basra, la marque autre. Ça c'était constaté. Hein Ça était constaté ça. Pas ça le truc qui est constaté. C'est vrai. même nous regardons religion on a ayem el bid ayem el bid la lune à la que ta tout le monde apprend l'âge des signes et le calcul il a fait du soleil de lumière et de la lune de lune vous pouvez aussi également les années les mois et faire des comptes par ça ya yana ya nfida de Et après c'est un ilm qui s'apprend, d'accord Donc la Maribas, c'est un lieu. Le 6ème derrière le Bid, il y a une raison. Même si le Raqt ne l'a pas scéné, on a un hadith. C'est clair. Si il y a un hadith, tu l'as vu, constater, tester ça. Le hadith le dit, c'est clair. Quand il y a un Wahi, on n'a plus à regarder. Est-ce que le Raqt, il accepte Est-ce que le Tajiba, ça a fonctionné Et est-ce que Mouchahadas, là, on a un hadith, c'est fini. C'est pour les choses qui ne sont pas plus sur un Dalil. On regarde. فهمتوا ما ده؟ بابا بيجيب يخلط كل. دينا حديث ما انا ما فيناش سنسه ده اشبارك لا. الحديث هو حديثه الواحد. معاك ده. قيل له نو. والحمد لله رب العالمين.